mais qu'en stage 2. Bin Kaab, bin Lue, bin Galeb, bin Far, bin Malik, bin Al-Nadar, bin Kanana, bin Kuzema, bin Mudraka, bin Elias.